Są Dancefloor. Radio XFLOR. Un max de son Dead Un max de son Dead Et hey, welcome tout le monde, je m'appelle Alex, on est parti ensemble jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, on est mardi, je suis ravi de vous retrouver évidemment avec du soleil partout en France et c'est ça qui est bon ce matin pour m'accompagner comme hier, c'est Quentin, salut Quentin Bonjour la France, bonjour Alex, tu vas bien Ça va super, c'est ouais, quoi cette fois Euh C'était la bas de, de la matinée. <rire> on est en direct jusqu'à midi avec des actus, de l'horoscope, des infos insolites. bref on est parti avec du bon son dance floor. Amir, j'ai cherché, welcome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 Tu la De son dance floor. Radio Mix Floor. Un max de son Dance Floor. Un max de son Dance Floor Et bon réveil avec le son de AMT à l'instant en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été je suis ravi de vous retrouver évidemment en ce mardi bon réveil évidemment avec le son de Bob Sinclair. et bah oui on continue comme ça et puis dans moins de 3 minutes et ben on fait une petite journée du côté de l'horoscope pour ce début de matinée on est là ensemble c'est jusqu'à midi c'est le morning ça clair à l'instant en direct jusqu'à midi un petit jour avec David du côté de l'horoscope. en ce mardi début de matinée 10h passé de 12 minutes on est là ensemble on bouge pas c'est le morning de l'été jusqu'à midi Les béliers c'est confort et bien-être maximum aujourd'hui vous y trouverez votre compte dites oui à un massage ou un bon repas les taureaux vous serez au top pour fêter votre anniversaire écoutez vos envies vous ne vous privez de rien les plaisirs de la vie vous vont très bien les gémeaux, encore une journée où l'ambiance est perturbée alors restez discret Et allez tester un café un café des chats. C'est à la mode et les câlinés vous calmera les idées. Les cancers, vous saurez apprécier cette belle journée. Qui même me suivent sera votre devise. Alors exprimez-vous, vos idées feront l'unanimité. Les lions, même si râlet de temps en temps vous fait du bien, vous avez mieux à faire de votre énergie. Cliquez sur off et apprenez à profiter un petit peu de ce qui vous entoure. Les vierges, la lune est toujours chez vous. Et si ça coince, pensez très fort que ça ira mieux demain. Concentrez-vous sur le positif. Les balances, comme hier, pas grand-chose à signaler. Un léger calme plat qui ne vous dérangera pas. Pensez cependant à vous relaxer et à déconnecter complètement les scorpions. A l'écoute de vos amis, vous saurez jouer les apprentis sorciers. On pourra compter sur vous pour trouver les élixirs adaptés à leurs petits bobos. Les Sagittaires, la Lune va encore vous chauffer. Résultat, vous serez désagréable avec la Terre entière. Au royaume de la mauvaise foi, vous serez chez vous. Les Capricornes, voilà une journée tout à fait douce et agréable pour vous. Le ciel vous donne des ailes. Les Versos, un bon conseil. Fuyez les complications et les prises de tête. Simplifiez-vous la vie. Les Poissons, pour terminer, vous risquez d'être gêné Aux entournures, ne vous laissez pas entamer nerveusement. Respirez et inspirez. L'Astro Top. L'Astro Top. Ah Radio Mix, floor. Radio mix floor. Un, un floor Un max de son dance floor. Un max de son dance floor Salut c'est Benjamin Braxton Et vous écoutez mon nouveau single Ailleurs sur Radio Mix floor. Więc J'adore ce son. Will William à l'instant. Ça s'appelle Paris, en featuring Chris Cab. On est en direct jusqu'à midi C'est le morning de l'été. Si vous voulez réagir, évidemment, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Hashtag morning radio explore. Nous on bouge pendant environ moins de 3 minutes avec le son d'été. Ça s'appelle Bailar Et c'est de Dero. J'adore ce son. En direct jusqu'à midi On est là. Radio -mix, radio mix floor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor.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 I'm a fan of you, Max. I'm a fan of a a a J'adore ce son le son l'été. Gairo à l'instant avec bailard On dirait un 10h passé de 24 minutes. On rejoint tout de suite Quentin pour une petite oui. chronique euh, journalière. Alors mon petit Alex, est-ce que tu adores la bière ça va, Je ma pense foi. que ouais. ça va, ma foi, très bien. Oui. et bien figure-toi qu'avec des nouvelles bières, tu pourras prendre ton petit déj. Ah bon Oui, parce qu'il existe des nouvelles bières euh, avec un goût assez différent du, de celui qu'on connaît actuellement. Puisque tu auras l'occasion de acheter plus tard, peut-être si c'est dans le commerce français, euh, de la bière au lait. De la bière au lait Oui, alors euh, tu peux donner à ton enfant pour lui permettre de passer de son de sa plus petite enfance à son adolescence Si tu as l'occasion d'avoir un plus tard Bien Enfin sûr. bref. Ensuite il y a, y a d'autres euh, goûts de, de bière euh, Comme le donut au chocolat Ah ouais, le ouais, donut au chocolat la bière. la bière Voilà, non, ah ouais. le la bière au donut au chocolat Ah, la bière au dennez d'accord, okay. voilà, pas mal ce, finalement. Ce sera ce goût-là, ouais, si, si aimes bien, euh, tu bien goûter. Le petit déjeuner Ouais, ou goûter même en rentrant du taf ou un truc comme ça. Ça, ça me plaît beaucoup, ça. Voilà, ouais, bah oui. Un colis que tu es. Je pense que je vais euh, en <rire> faire un, un achat. Ensuite, il y a la bière au champagne. Pour et ceux qui sont, champagne. qui savent pas choisir euh, lors de l'apéro entre le champagne ou la bière, ah bah et ouais. bah t'auras l'occasion d'avoir le tout en un. Tout est choisi. Comme, comme dans la lessive. Ouais. C'est la même chose. Et ensuite, pour terminer, t'as une, une dernière bière qui est destinée à nos animaux de compagnie, les chiens. Ah ouais Ouais. Ah ouais, il existe de la bière donc je sais pas où c'est exactement. C'est mais... un fou d'inventer ça. Ouais. Ah bah écoute, euh, ça peut être un concept très ah intéressant. C'est oui, sûr. <rire> donc de la bière pour le chien donc je connais pas le goût mais une chose qui est sûre c'est que vu l'odeur de certaines croquettes je pense que la bière doit être aussi dégueulasse voire plus. Ah effectivement. T'aimes bien la bière Quentin J'adore la bière oui. Alors tu puisses, euh, plus te vodka toi Ouais plus vodka mais bon j'aime bien tout moi je. Il y a vodka je, je coup je de ce tout. chocolat hein Je touche à tout. Bon, surtout t'es pas difficile. Hein. Voilà. Alors, es plus euh... <rire> ce sera bien que T'as un vodka goodenuts toi bien. Vodka goodenuts ouais. ouais Tu ouais goûterais bah... toi Ouais trompeur mais bon De quoi pire. Je dis ce serait trompeur par contre hein. Parce que euh, bon. trompeur enfin, parce que je, je... Attends, ah, t'envoies T'envoies euh, en Gorgé gorgé, bon. gorgé quoi je bois beaucoup le week-end. Ah, tu bois beaucoup le week-end. Bon, ah, euh, je ne suis pas d'alcoolique. Mais... Avec modération, évidemment. Tu profites, <rire> t'es jeune. Euh, si... Tu vois, il n'y a pas de souci. <rire> On est en direct, évidemment, jusqu'à midi. C'est le morning de l'été. On se <rire> rejoint tout à l'heure pour une nouvelle rubrique. Une nouvelle rubrique, ouais. Ça se passe comme ça, évidemment, en direct, si, jusqu'à midi le morning de l'été. Si vous voulez réagir, évidemment, sur euh, Facebook, sur Twitter, hashtag Morning Radio explore. Dans moins de 5 euh, minutes, il y aura un petit tour euh, du côté des infos insolites. On aura également un petit tour du côté de la météo avec David en studio. Et puis pour la suite, Jason et Sean Paul. Et puis moi, une petite dédicace à tous ceux qui nous écoutent côté de morning de l'été je dédicace à Chloé qui nous écoute de le côté de la radio ben message passé Jason pour la suite on est là ensemble on bouge pas mmh.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 You got 100, 100 and fit it Love how you move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just let me hit it, you know me not quit it Pondy the hell like I see, and did it Me not want them? I watch three like Pint City Full time you run the thing, me talk legit If you don't come, give me that word. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor.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 I'm J'adore ce son 21 Spy Lost à l'instant en direct jusqu'à midi c'est le morning de l'été Puis euh, Vos messages hein, comme Elodie de Bordeaux là qui fait une dédicace hein, ça fait plaisir de se réveiller au son de Radimic bah, Merci à toi, ça fait plaisir aussi. Et Zao pour la suite avec MHD Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne Il ou elle a fait je crois qu'il y a du mal donne Tendrait vraiment quelqu'un dit pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des donnes. Ici l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée.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 Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version Laisse les croix, laisse jacté tu Tes pas hypocrisie on garde les paliers, éloigne-moi des soucis, temps, je suis fatigué, c'est pas l'artant, je m'en Pourquoi verbaliser? C est je je le laisse les parler. Napalidę, ah, c'est chaud. Po c'est Le c'est parler, on aura Il met le smile direct en début de matinée, en direct jusqu'à midi, c'est morning. Et on rejoint David pour une petite info insolite. En direct jusqu'à midi, c'est comme ça, c'est le morning de l'été. Et puis la suite avec Alvaro Salver. On est là ensemble. On va parler aujourd'hui de la police allemande qui a publié le cliché d'un perroquet flashé par un radar en excès de vitesse. Et oui, l'oiseau volait à 43 km h dans une zone limitée à 30, ce qui a déclenché le radar. Ça s'est passé il y a quelques jours où deux policiers installés dans leur véhicule à Swerbrücken, dans l'ouest de l'Allemagne, ont donc été confrontés à cette situation insolite. En effet, alors qu'ils surveillaient la vitesse des usagers de la route, leur radar a soudainement photographié un véhicule dépassant la vitesse réglementée. Mais lorsqu'ils ont voulu regarder de plus près hein, ce véhicule en infraction, ils ont donc découvert qu'il n'agissait qu'il qu ne s'agissait que d'un oiseau et plus exactement un perroquet. Il a été contrôlé, sachez-le, à 43 km h La police de Pierre Massens a ensuite publié sur Twitter le cliché du radar et a suscité bien sûr bon nombre de réactions. news, SUP J'adore ce son Alvaro Solaire à l'instant en direct avec euh, Quentin hein, Quentin qui te oui. sort avec nous en direct, là ça fait plaisir jusqu'à midi Dans moins de 3 minutes on te retrouve avec euh, une nouvelle rubrique, c'est ça Oui, ah. comme c'est le petit déj on va parler du café Ah bah c'est ça qui est bon alors, en direct évidemment jusqu'à midi C'est le morning de l'été et la suite avec Cachemire Bon réveil avec nous Et non, pour se motiver dès le matin. un instant en direct jusqu'à midi, c'est le tout nouveau. Et on rejoint Quentin pour une nouvelle rubrique. Quentin. Oui, alors ouais. on reste toujours dans, dans le petit déj, Alex. Hein. Ouais. Mais attention, chers auditeurs, si vous êtes du côté café, dégustez-le avec beaucoup d'attention puisque j'ai une très mauvaise nouvelle à vous apporter. Posez votre tasse pour éviter de la faire tomber. Je vous annonce donc avec beaucoup de regrets que la fin du café est programmée pour 2080. Donc en attendant cette période fatidique pour tous les accros, la handpresso et la machine à expresso pour la voiture mais aussi la cafetière en sac et les filtres réutilisables vont être inventés dans très peu de temps puisque bon bah comme vous le savez tous la fin du café est programmée et donc en attendant cette période il faudra quand même euh, en boire pour tous les accros et puis dans le rayon euh, cut et pratique il y aura également les tasses à double sens qui permettront de varier la dose à chaque prise. D'accord, merci Quentin. Je t'en prie Alain bon, cette information Et Et qui bon bon pour Toi pour pour qui, qui beaucoup au café. Ah oui ouais, Moi je suis vraiment un accro Donc euh, je crois que Je vais me suicider Avant 2004 Ah là là On en redirait, <rire> midi, est en direct évidemment Jusqu'à midi C'est le morning de l'été Ça se passe comme ça évidemment Si vous voulez nous rejoindre Hashtag morning Radio Sur Facebook Sur Twitter Et puis la suite Avec le tout nouveau Singala Il met de bonne humeur direct Ça arrive dans moins de 2 minutes On s'enjoint là On est là C'est le morning Jusqu'à midi On bouge pas Radio Mix floor. Radio Mix, floor. Radio -mix floor. Un max de son dance floor. Un max de son dance floor. Un vent de révolution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 sad so radio mix flora I'll make you strong again. When all is lies. I will comfort you. Mm -hmm. So, give me your love. Son de Nice qu'à l'instant, Mustapha Jefferson, rejoint tout de suite Julien pour euh, la météo aujourd'hui en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, welcome tout le monde. Un point ce matin sur la météo de ce mardi 26 juillet, un ciel assez nuageux sur la région du nord-ouest avec quelques ondes isolées sur le centre, au sud beau temps, malgré quelques plaques de brume en Pays Basque. Pour les températures ce matin, comptez de 10 à 19 degrés sur la moitié nord avec 10 à Nantes, 11 à Paris, au sud le minimum sera pour La Rochelle avec 14 degrés au réveil, 18 à Bordeaux, Lyon et Limoges et un doux réveil en Méditerranée entre 20 et 24 degrés. Cet après-midi, des averses orageuses se produisent sur les reliefs. Un temps assez nuageux et plus frais au nord de la Loire alors que la chaleur persiste en Méditerranée. Cet après-midi, comptez de 18 à 25 degrés sur la moitié nord avec 18 à Cherbourg, 20 à Lille, 24 à Paris-Orléans et, et 25 à Strasbourg. Sur la moitié sud, on ira de 23 à 34 degrés avec 23 à Limoges, 29 à Lyon et le maxi pour Montpellier à 34 degrés. Très belle journée à l'écoute de nos programmes.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 C'est le temps qui court, le temps qui c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, c'est c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, c'est le temps qui court, Fatigué, eh, C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher, eh, eh pas comment lui expliquer, eh, eh Un jour je finirai par me eh, eh Mais c'est le temps qui court, coucou cours, cours, Mais c'est le temps qui court Pour tout ce mage désolé Eh eh Encore une fois j'ai tout gâché Mais le le to kiku, masy le to le to qui le to le qui le to le to le le to qui masy le Ja Mix un max Descendence Flow un max de son Hey, J'adore le son de Tal à l'instant, en direct, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. Hey, Quentin, tu peux me dire bonjour en version MHD euh, Bonjour Bah, bah, bah, bah. <rire> Et ben, voilà, c'est ça comme ça. <rire> Alors non, en direct, après Trap partie 4 pour la suite, euh, pour se réveiller bien, évidemment, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été. On se retrouve évidemment dans, dans 5 minutes là, avec une nouvelle chronique avec euh, Quentin. Et puis évidemment, toute là-dessus, jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, welcome Arrête le rap, tu parles ton cause, négo des barrages Tu bats les barrages, la maladonka Le pas le NFS à la place du barball Tu dans le section Il est quartier il est petit qui parle ma voilà fait partie Tes peut-être armé, chez nous les bravas Dommons sur les fils de pute qui parle des mes lettres Ces enfoirés voir qui passe au mauvais c'est pas ta main Je sais pas si je dépêche connais pas mon salaire Mais je parle des boutiques On m'a dit qu'à la concurrence Je vois que des abrutis Tous là pour le même put, je donne la Il fait le bouf il fait c'est jaloux, laisse les coups mal à mal c'est pour nous ils diront MHD il est relou, en cas partie le mec nous a chez cool et là j'ai pas doucement sur vos qui Qui me suivent on se le sur Twitter ma chérie me presse pas l'amour et tu as, il qu'a c'est ça qui le fait faire tous ces enfoirés chèques qui passent au mal ouais c'est pas ta menti j'ai pas fiche de pêche, connais pas mon salaire mais je parle des boutiques on m'a dit qu'à fouguette la concurrence je vois que des abrutis tous là pour le même but presse dans l'air piston et tu fais le goût Fella mu, fella mu, fella mu, fella mu, fella mu, fella mu, fella mu, fella mu, fella mu, fella mu, Le bouge le bouge direct hein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 I'm a feeling drunk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 nie tracimy się w tym Nie tracimy się w tym roku, się w tym roku. Nie tracimy się w tym roku, boimy się w tym roku, boimy się w tym roku, boimy się w Je tiens la télé on a d'autres défauts Ils m'ont fatigué, sans fin de salidée, sans trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole Ils m'ont fatigué, sans fin de sa idée, à trop m'analyser, moi je tiens toujours ma parole Toujours ma parole Vas-y laisse parler, vas-y laissez faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire Potom mal parlé, dame de sales affaires. Nous marche à la folie. Jedź, ça les dérange. Jedź, ça les dérange. Jedź, qui, qui patience au le dos. Nous marche à la folie. Jedź, ça les dérange. Jedź, ça les dérange. Jedź, qui patience dans le dos. On en a rien à foutre. crois qu'ils m'ont pris pour elle, Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, et ça rigole. Oddział oh, nos promesses nos paroles. Et qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça peut te foutre? on va d'où on vient? Ou on va d'où Rien à faire, j'trace ma route. Marche à la forme, vas-y, les parler, vas-y, laissez les faire Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire J'ai des potos mal parés, dans deux salles affaires Nous marches à la fin, j'ai ça les dérange J'ai que ça les dérange J'ai qui pensent son mandeau Nous marches à la fin J'ai que ça me dérange J'aime que ça les dérange J'ai qui pensent son dos Nous marches à la fin Radio Mixplore more taxi Jusqu'à midi c'est le morning de l'été On rejoint tout de suite Quentin pour une nouvelle rubrique Une Quentin. nouvelle rubrique qui parle des allergies et des suceurs de pouces Des suceurs de pouces Oui euh... puisque sucer son pouce est bon pour les allergies Ah Enfin bon, pour les allergies, c'est-à-dire que ben en fait, euh, si tu suces ton pouce, en tu fait, n'auras plus d'allergie. Ou ouais. tu auras pas du tout. Ouais. Alors c'est des chercheurs néo-zélandais qui ont recherché sur un panel de 1037 personnes nées entre 1972 et 1973. Et ils ont découvert que ceux qui suçaient leur pouce ont développé une allergie... Qui ne suçaient pas leur pouce, pardon. Ont développé une allergie à l'âge de l'adolescence. Ah ouais. Et donc ceux qui sucent leur pouce ne sont que 38% à être, plus, euh, à être allergiques plus tard. Donc c'est à dire moins que, que ceux qui ne sucent pas leur pouce. Et toi quand t'as as sucé ton pouce quand t'étais jeune Non, mais je n'ai pas d'allergie, donc je comprends pas. Maintenant il suce autre chose. Voilà, donc en revanche euh, sucer son <rire> pouce... Oh, ah non mais c'est vrai. Oh. Il <rire> ce que tu veux avec ton corps, je... je... Non mais je déconne c'est bon. Et en revanche sucer son pouce euh, n'est pas bon pour la dentition. Donc euh, bah, quand tu verras une mamie dans la rue, euh, dis toi qu'elle a trop sucé. Ah. Euh, deux pouces, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. Voilà. Ah là, alors Merci pour cette chronique Quentin qui nous Mais réveille avec, qui nous met de bonne humeur En direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été Ça se passe comme ça évidemment, si vous voulez nous rejoindre En direct, et eh ben, on est là, ensemble Avec du bon son et de flore à la suite Bosti, j'adore ce soir. ça s'appelle Feel Alone, en direct jusqu'à midi C'est le morning, welcome tout le monde Je ne serai plus jamais seul Je ne serai plus jamais seul Tu ne veux plus être seul, tu à un curly Je ne serai plus jamais seul Je ne serai plus jamais seul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 Watch these people who look so happy all around me I don't franchement changer d'attitude ne s'intéresse à mes aptitudes prisonnier et déshumanisé pouvoir gagner mais je ne sais pas miser pas une vie mais pourtant que j'accumule les victoires wanna be alone, i just wanna go back home every time i hear that song i feel. Mix Radio Mix un max de son dance floor. Un max de son dance floor. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire ton date prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance. C'est seulement tu m'accordais au moins une chance.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 Je le ferai venir Si toi et moi Vons-nous On fera des jaloux Et je suis prêt à prendre le en Notre amour et plus fort de tout Dis yeah. lui c'est la femme qu'il te faut Mais surtout n'hésite pas Laisse-la prendre ma la première place Je ferai de ta vie un Tu pourras là-bas Je ferai de ta vie un Si tu me laisses Max Baby, got ass like a trunk. a man a Got a body like mówię, po. się to. to. się to. się you się For me if they need a follow oh. Fuck niggas say real niggas get money, give money All motherfuckers deck, baby drop it to the ground like yes, bitch Back it up like a ass yes, bitch after the play on smash shit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 En direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été welcome tout le monde et bon réveil avec le son d'Enslore de Radio-Explore dans les oreilles pour la suite, vous êtes très nombreux à nous demander à côté message avec le hashtag Radio-Explore c'est Soprano, le diable ne s'appuie plus en Prada, on est en direct, 11h, passez nos 35 minutes, c'est ici que ça se passe jusqu'à midi, c'est le morning de l'été Monsieur, avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux J'étais le plus grand conseiller des hommes, On faisait appel à mes services pour prendre malheureux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 Są En direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été On est là ensemble, évidemment Et on continue avec euh, le hashtag MorningRedNucleur sur Facebook, sur Twitter N'hésitez pas à réagir, bon rêver en tout cas Avec le soleil partout en France, c'est ça qui fait plaisir Dans moins de 2 minutes, et ben, un petit tour euh, du côté de l'horoscope Si vous l'arrivez à rater en premier hein. Et la suite, avec Komodo, Sound of Legend En direct jusqu'à midi, c'est le morning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 said so you Yeah. You like a cannibal, you're sweet like cinnamon. Alors, ce sont en direct jusqu'à midi, c'est le morning de l'été, soyez les bienvenus, tout le monde, ça se passe comme ça évidemment. puis on rejoint Quentin pour sa dernière chronique de la matinée dans le morning oui. de l'été. Alors, on a une nouvelle chronique qui vient d'arriver là, c'est euh, euh, en Nouvelle-Zélande. Ouais, Quentin a y du mal. Ah, ouais, ouais. ouais c'est la fin, c'est normal, c'est pas grave. Ah, <rire> la fin justifie les moyens. En Nouvelle-Zélande, on recrute des habitants. Voilà. Oui, parce que vous savez bien qu'ici, il y a 4 millions de chômeurs en France, ouais. euh, donc la crise économique qui prend le dessus. Ouais. Et donc, dans Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de problème avec ça, puisqu'ils ont plus de boulot que d'habitants. Ah ouais, d'accord. Donc, ils demandent à des personnes, ils ont fait une, une campagne de communication baptisée « Trop de travail, mais pas assez de travailleurs ». D'accord, ok. Donc et donc pour cela ou... voilà ils recrutent des gens du monde entier pour. Euh... Ah, c'est vraiment une vraie info. hein Ah ouais, ouais c'est vraiment qui une vraie gens du boulot ouais. qui veulent euh, quitter le pays à cette voilà. occasion. Voilà. Donc euh, euh... ils espèrent en tout cas qu'il y aura du monde euh, à la porte de la Nouvelle-Zélande pour. Euh... C'est du boulot dans quoi Euh non, Peu importe. Il y a vraiment dans tout. Il y a vraiment dans tout. Il y a deux jeunes qui sont au chômage euh, dans ce pays. Ah c'est vrai. Ouais. Sans combien d'habitants ah, J'ai pas j'ai pas l'info mais. Deux personnes qui sont au chômage. Il y a deux personnes, deux jeunes qui sont au chômage et. Ah vache. Ah, Il ouais. y cherche quand info, même des ça. habitants en fait. Oh, la vache. Pour combler. Bon, c'est euh... pas un grand pays non plus, mais bon. Ouais, c'est je pense, euh, non. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, en direct évidemment. Là, merci pour cette info. Euh, quand si place. vous voulez euh, quitter tout, quitter la France, et ben allez partir vivre euh, en Nouvelle-Zélande. En direct jusqu'à midi, c'est le Morning de l'été. Ça se passe comme ça. Si vous voulez réagir à l'émission, hashtag Morning Radio Explore Et donc continue avec le son de Sia. J'adore ce son. on En direct jusqu'à midi, c'est le Morning du lundi au vendredi. Ça se passe comme ça. Nie i prawa, nie Allez, on skit sur ce soir Axel Tony à l'instant. Faut pas forcer. Voilà, merci d'avoir été avec nous jusqu'à midi le morning. On revient évidemment dès demain. Euh, dans le morning, 10h midi. Euh, demain, tu seras pas là, Quentin. Demain, non, sera je serai pas là, là non. non. Il sera pas là, exceptionnellement. Il va dormir un petit peu pour une fois. Ouais, merci, Quentin. Je t'en prie. Allez, ciao. ciao. À demain, 10h midi. Bon, euh, le mardi de l'été, l'artiste pour skitter. Ciao. ciao. Quand tu marches, tout le j'ai la balle. Kale, mais quand Le son de Floor Radio Mix Floor Radio Weak, I'll make you strong again. When all is last, I will come for you. Mm -hmm. So give me your love, I need it. Give me your heart, I'm reading Give me your love, I need it. Oh yeah. Radio Mix floor. Radio Mix floor. Radio Mix floor. Un max de Sonda Floor. Radio Mix Floor Radio Mix un max de son Dance Floor. Un max de son Dance Floor. Radio Mixplore Radio Mixplore Radio Mixplore Mixplore Un max de Son Den Radio Mix Flore un max de Sand Flor I got this feeling Inside my bones It goes electric wavy when I turn it on All through of My City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 a cat